Elke dag, blessures blessure, ze Le ne viennent sécher. Les pleurs de rosée ne Jamais, si un cœur mal aimé voit un jour ses blessures se fermer à jamais. Mais je sais que je t'aime, toi qui n'as pas de nom, toi qui force ma peine à faire une chanson.